o u a i mon petit pujol Il vient à l'instant de sortir du studio Alors qu'est-ce qu'on fait là Bon cette fois-ci vous me les perdez pas Y'en a marre qu'on passe pour des cons Mais patron la dernière fois c'est pas de notre faute j e n ai rien à foutre Il n Y'a pas de dernière fois On a changé les bagnoles non Alors je te préviens pujol Si tu mets une paume, tu te retrouves en d é p i avec un cyclé dans la gueule donc... Alors. pas de respect, pas de budget escompté, vous aurez les regrets ja. Jamais par la répression vous n'obtiendrez la paix, la paix, la paix, paix de l'homme, le respect de l'homme Mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand il passe uniforme Du pont, tu vois l à pourquoi dans l'excellence et les excels. Voilà pourquoi les insultes de f u s q u en passent les hirondelles. p、bon, o u r n'autre pas, r t n e sera pas. Police. Police. Mais en spécial, nique ta mère de la part de la mère patrie du fils. Police, ma c h i n e matrice, desservez les mandats. Police, voilà ce machine sur laquelle je, je t'ai d o les Mandaté par la justice sur laquelle je pisse. Aucune mère à bord. アハハハハ Peace.